Je mon texte et je vois tous ces regards Et là je constate que la misère nous tue Je vois ces âmes perdues dans ce brouillard Et je me rends compte pourquoi les hommes jouent plus Est-ce que la terre est l'endroit idéal Car désormais les gens ne s'y plaisent plus On a tout fait mais l'être humain s'acharne Et dans ce vacarme on est perdu Essuyez ses pleurs, essuyez ses larmes Sans que la joie soit interrompue, il serait temps que nos couleurs s'embrassent, et que l'amour retrouve sa vertu. Et si un jour le temps nous dépasse, et que le monde sous notre poids n'en peut plus, a-t-on tout fait pour éviter l'orage? Je crois qu'on aurait pu.